ensemble une année de labeur et de fatigue nos efforts sont couronnés de succès mais le moment est venu de se quitter mes amis mes amis au revoir la fin des classes vient nous séparer je vous souhaite à tous bonnes vacances mais je vous quitte le cœur plein de chagrin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 Devenus de bons <t 'en> copains sommes si gentils entre nous Que j'ai de la peine à vous quitter Mes amis, mes amis au revoir La peine des glaces nous séparer Je vous souhaite à tous bonnes vacances Mais je vous quitte le cœur plein de chagrin La la la